Vous écoutez la radio Molokai, une nouvelle de toute dernière minute qui vient de tomber sur nos téléscripteurs. Une secte ukrainienne annonce la fin du monde pour demain 0h heure. Une nouvelle à prendre sous toute réserve. C'était un flash de la radio Molokai. Felix voici quoi le vrai noble il y a pas souci il y a message Soliste en diablet Fais du vin plaisir One way